Unité trois, leçon un, phonétique. A. Distinguer on et o. Un. Mon père. Deux. L'école. Trois. Le téléphone. Quatre. Continuer. Cinq. Ils vont. Six. C'est bon. Huit. La sortie. Neuf. C'est ton ami. Dix. L'informatique.